Mais qu'en stage 23, Crèche a demandé à Abu Talib d'arrêter Muhammad à leur sujet, et quand il l'a vu insister sur son commandement, il l'a quitté, le protège et l'a soutenu.